يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغثر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هج محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلاله في النار on commence aujourd'hui le cours numéro 7 dans l'explication de la réalité des des chi'a la réfutation de leurs bid'a ah de leurs égarements et de leur kofre et de leur shirk et on continue donc dans la lecture du livre du cheikh Ibrahim al-Rahili rahimahullah Dans son livre donc, euh, On va lire donc ensemble maintenant la partie où il explique l'Aqidah. Parce qu'on est rentré dans les aspects de la croyance des Rafidah. On a expliqué un des premiers points euh, par rapport à ça. C'est Par rapport au fait que ces gens là ils croient à des choses fausses par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala premièrement ils nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils déforment leur signification et leur sens et également ils croient en, ils affirment à Allah subhanahu wa ta'ala des attributs de faiblesse ou d'oubli ou d'ignorance donc ça c'est encore des formes de kufr euh, également comme on va le voir aujourd'hui Ils, croient en des, ils font des sortes de tachbih Ils font des ressemblances entre Allah et sa création C'est-à-dire qu'ils affirment Ils affirment à Allah des caractéristiques humaines Comme on a vu l'ignorance Et euh, des choses de ce genre Et aussi euh, ils, affirment à la création, ils donnent à la créature Des attributs d'Allah, des attributs divins comme on va le voir dans leur croyances, en leurs imams et les attributs qu'ils donnent à leurs imams comme par exemple l'idée qu'ils connaissent l'invisible ou des choses de ce genre Donc ça c'est en ce qui concerne leur croyances en Allah et le kufr et le shirk qu'ils font dans ce sujet là ensuite on a expliqué aussi également que ce sont des gens qui croient que le Coran tel qu'il existe actuellement c'est ce pas le vrai Coran le Coran tel qu'on possède aujourd'hui pour eux ça c'est falsifié, c'est pas le vrai et ils croient que celui qui va ramener le vrai c'est leur soi-disant Imam Mahdi et aujourd'hui on va commencer donc à parler de la croyance des Shia, al-Rafidah al-Isna-Achriya, au sujet de qu'est-ce qu'ils croient en ce qui concerne l'Imam et en ce qui concerne qu'est-ce qu'il croit au sujet de la notion d'imam c'est-à-dire qui devrait être le successeur après le prophète sallam, et qu'est-ce qui a rapport avec ce sujet hein, qui doit diriger la umma et aussi la question de l'imam c'est-à-dire les imams c'est qui est dirigeants pour eux c'est est les, euh, les successeurs après le prophète Muhammad, wa donc on va parler de ça en détail depuis le début de ce cours Hein, de, de, par rapport au coût qu'on a, qu a donné depuis le début, on parle on, on répète souvent les imams et euh, bien entendu, certains pourraient se confondre ou bien ne pas comprendre de quoi on parle ce qu'on dit les imams des chi ah, ou les imams des Rara, puisque euh, dans euh, a, le terme de imam peut s'appliquer à un grand savant de l'islam ou à celui qui dirige la prière ou bien même peut s'appliquer aux dirigeants dirigeant dans, dans, dans l'état, il y le chef de l'état, le président, on l'appelle aussi imam dans l'islam. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par l'imam lorsqu'on parle des shi'ara-fidah Eh bien, c'est bien important de comprendre qu'on parle des douze imams hein, tels qu'ils ont été définis euh, selon... Les, les, les Shiaïs, sont les Rafidah. Et on va les énumérer, on va les mentionner pour clarifier justement de qui on parle lorsqu'on parle des imams des Rafidah. Non. Donc, euh, lorsqu'on parle de, euh, des Rafidah et qu'on mentionne le terme imam, pour eux, c'est un nombre bien spécifique d'imam Et ils croient qu'ils sont du nombre de 12. Et ils croient que ça, c'est un nombre qui a été déterminé par Allah subhanahu wa ta'ala avant la création des cieux et de la terre et que ce sont des êtres parfaits et infaillibles qui ont le contrôle sur tout ce qui se passe dans l'univers, qui sont euh, omniciens, qui connaissent toute chose et euh, c'est pas euh, c'est pas les hommes qui les désignent ou qui les choisissent, mais selon eux, ce sont euh, des gens qui ont été choisis par Allah subhanahu wa ta'ala et c'est quelque chose qui a rapport avec le contrôle de l'univers. Donc, qui sont ces imams Le premier pour eux, c'est bien entendu Ali ibn Abi Talib, anhu, le cousin du prophète Mohammed, souvent je me trompe, je dis le neveu du prophète, wa sallam, mais la vérité c'est que ce n'est pas le neveu, mais c'est le cousin du prophète Mohammed, parce que qu'Ali, il était le fils de, de l'oncle du prophète Muhammad, wa donc c'est son, son donc c'est son cousin hein? Ali Ibn Abi Talib, il y a un frère qui m'a fait la remarque l'autre jour, il m'a dit tu dis souvent le, le, le neveu alors qu'en réalité c'est pas son neveu c'est son cousin et bien effectivement c'est son cousin c'est son petit cousin donc Ali Ibn Abi Talib qui est un sahabi le quatrième parmi les quatre khulafat rachidine sauf que pour les chi'a ah, al Ali radiyallahu anhu n'est pas seulement un compagnon parmi les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il n'est pas euh, uniquement euh, le quatrième parmi les quatre imams ou les quatre kulafa, les quatre successeurs du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. pour les rafidats Ali radiyallahu anhu c'est euh, le vice-régien du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa c'est lui qui le, qui le succède non seulement Euh, dans, euh, dans le pouvoir et dans le fait d'avoir la succession dans la, la gestion de la Oumma, le fait de diriger les, les croyants, mais également dans la religion et dans la révélation aussi. Donc, euh, ça c'est un point qui distingue. Et également, euh, il croit qu'il possède des attributs divines. Et il lui affirme des attributs divins, comme le fait de connaître l'invisible et de savoir toutes chose et de connaître toutes les révélations. Et euh, on, a, on va mentionner d'autres exemples de ça par la suite aussi. Hein? Donc ça, ça fait partie des exemples, des croyances, des rafidats au sujet d'Ali radiallahu anhu. Et il croit que ce n'était pas, pas le quatrième parmi les khulafats, tel que les gens d'Ahl al-Sunnah wa que Ali radiallahu anhu, c'était le quatrième parmi les khulafats. Parce que, avant lui, il y avait Abu Bakr, anhu, il y avait Omar ensuite, il y avait Othman, anhum, et ensuite Ali. Eux, ils disent non. Le premier des imams, le premier des khulafahs, c'était Ali. Anhu, et on l'a usurpé, usurpé de son droit d'être le successeur. Et on, on a volé sa place. Donc pour eux, à cause de ça, tous les sahabas, sont des koufars, ça on va en parler dans les cours, qui, le, les cours suivants pour, pour l'instant on reste dans la question de qu'est-ce qui a rapport avec la croyance en les imams des rafidats donc pour eux le premier c'était Ali radiyallahu anhu et toute personne qui n'est pas d'accord avec eux sur cette question là est un kafir ça, c est, pour eux c'est la base de la religion pour les rafidats c'est la base de la religion, si quelqu'un accepte le fait que Ali c'est le premier des successeurs du prophète c'est un musulman Mais s'il rejettent ça, il est un Kafir Peu importe qu'est-ce qu'il accepte d'autres de la religion. Peu importe qu'est-ce qu'il pratique ou qu'est-ce qu'il fait. Hein? Donc ça, pour eux, c'est la base de l'islam. On va l'expliquer, on va mentionner même des preuves de ça dans leur livre. Hein? Et même que eux dans leur adhan, dans leur adhan, quand ils font leur adhan, ils disent وَأَشْهَدُوا أَنَّ أَمِيرًا مِنِينَ عَلِيًّا وَلِيَ اللَّهُ Aliyullah donc ils disent ça deux fois après le fait de ils disent et puis après ils disent Et ils disent comme remarque dans le livre justement <rire> Au point numéro 4 C'est ce point là Il ne fait pas partie intégrante de l'Avan Ni de l'Iqab Mais il est recommandé de le prononcer Après le nom du, du noble prophète Donc c'est de cette manière là Qu'ils l'interprète Alors que quand on va dans leur pays Ils le disent Quand va en Iran Ils le disent Et ça c'est une bid'ah ça veut dire quoi cest à j'atteste que Amir al-Mu'minin Ali est le wali d'Allah donc ça c'est une bida'a parmi les bida'a qu'ils font donc ça c'est un exemple et donc pour eux donc, Ali c'est un point très important ensuite le deuxième parmi les imams selon eux c'est Al-Hassan Al-Hassan Eux pour, pour eux, c'est le deuxième parmi les imams. Comme j'avais expliqué dans les cours, l'avant-dernier cours, cours que euh, le khilafah d'Al-Hassan c'était l'an 40 et l'an 41. Donc, Ali anhu est mort en l'an 40. Puis, ensuite, c'est son fils Al-Hassan qui a pris le pouvoir. Al-Hassan son khilaf a duré une année parce qu'il a remis le pouvoir de lui-même à Mu'awiyah pour faire cesser les conflits radiyallahu alayhi wa'idu et le prophète sallallahu alayhi wa comme j'avais dit, il avait prédit ça dans ce hadith il a dit que par celui-là par mon petit-fils Hassan, en parlant de Hassan il y a deux grands groupes de ma'umma qui vont se réunir qui vont se réconcilier et donc c'était la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa qui s'est réalisée donc Al-Hassan il est né en l'an 3 après la Hijra et il est mort en l'an 50 10 ans après son père Rahimahullah donc fait partie des Sahaba de même qu'ensuite le troisième imam pour les Shi'a Rafuda c'est Al-Hussein ibn Ali Hussein fils de Ali. et euh, il est né en l'an 4 et il est mort en l'an 61 11 ans après la mort de son frère Al-Hassan. Donc, euh, un, ça c'est le troisième parmi les imams des Rafaba. Et ces trois premiers font partie euh, des Sahaba. Ces trois premiers-là font partie des Sahaba. Et donc, bien entendu, ce sont... Euh, Trois parmi, les plus grands, euh, trois parmi les plus grands compagnons du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Et les plus proches de sa famille, euh, radiyallahu akhom. Ensuite, le quatrième imam chez les Rafidah, c'est Ali Zayn al-Abidin ibn al-Husay. Al-Sajjad, il l'appelle Al-Sajjad. Il est né en 1938 euh, et il est mort en 1995. D'accord? Ça, c'est le quatrième. Ensuite, il y a Mohamed ibn Ali ibn Zayn al-Abidin al-Baqir. Mohamed al-Baqir. Il est né en 57, il est mort en 114. Et il y a ensuite Ja'far ibn Mohamed al-Baqir al-Sadiq qui est né en 83 et qui est mort en 148 ça c'est leur sixième imam et leur septième imam Moussa ibn Ja'far al-Sadiq al-Karv qui est né en 128 et qui est mort en 183 donc ça c'est si on veut la deuxième catégorie parmi les imams des Rafidah hein, parmi leurs douze imams donc, euh, donc ces quatre là Euh, Ali Zayna Abidin Mohamed Al-Baqir Jafar Al-Sadiq et Moussa Al-Karzin sont parmi les ulama' en réalité, ils font partie des ulama' et qu'est-ce que les chi'a ont rapporté d'eux Souvent c'est des mensonges ils ne font que mettre des paroles dans leur bouche qu'ils n'ont jamais prononcées eux-mêmes parce que pour les ulama' d'Ahl Sunnah, ils sont considérés cela comme faisant partie des ulama' et comme étant des gens fiables hein, Ensuite il y a une autre catégorie C'est la les euh, quatre autres Qui suivent C'est Ali ibn Moussa al-Rida Qui est né en 148 Et qui est mort en 203 Ensuite Mohamed al-Jawad ibn Ali al-Rida Al-Taki Il l'appelle Al-Taki Qui est né en 195 Et qui est mort en 220 Ensuite Ali al-Hadi ibn Muhammad al-Jawad al naqi qui, qui est né en 212 et qui est mort en 254 et le 11e al-Hasan al-Askari ibn al al qui est né en 232 et qui est mort en 260 et ensuite Muhammad al-Mahdi ibn al al qui est né en 255 Hein, qui est le fils de, donc sont tous, ils sont tous descendants les uns des autres hein, et il y a le dernier qui est Muhammad al-Mahdi ibn al-Hasan al-Askari ils disent que il est né en 250 bon, il est né en 255 mais il, il est pas ils disent qu'il est pas mort jusqu'à maintenant c'est-à-dire 5 <coughs> ans après sa naissance supposément il est rentré en en occultation comme ils disent hein reida il est disparu et Euh, il est caché hein, est, il l'appelle l'imam caché et ils disent qu'il va sortir vers la fin des temps <coughs> et que c'est lui l'imam Mahdi que, qui est attendu bien entendu, tout ça c'est faux il y a des hadiths qui prouvent que ça c'est un mensonge et non seulement ça, il a, euh, le fait qu'il prétende qu'il est mort euh, qu'il est vivant et qu'il est mort euh, qu'il est vivant et qu'il est caché ça c'est des mensonges aussi Puisque le mardi, c'est un homme qui a été annoncé par le professeur A.S. qui va venir vers la fin des temps. Hein? Donc, euh, ce n'est pas quelqu'un qui est né, et qui, va, qui va disparaître et qui va apparaître à la fin des temps. De plus, son nom euh, des, son nom est le même que le nom du prophète Mohamed S.A.S. Son nom, c'est Mohamed Ibn Abdillah. Et ce n'est pas le cas de celui-là. Et il y a beaucoup d'autres exemples aussi qui prouvent que ce sont des mensonges. Donc, ces deux, ces douze descendants de Ali, radiallahu anhu, euh, radiallahu anhu, an, anhu, parce que c'est Ali qui a dit radiallahu anhu, souvent, quand vous allez lire dans les livres des chiars, ah, vous allez voir que quand ils parlent d'Ali, ils disent pas radiallahu anhu, ils disent karamallahu wajha. Hein? Et ça, ça ne fait pas partie de la Sunna et de l'exemple des salafs. Euh, Ou bien des fois, ils vont dire... Euh, assez sujet il faudrait dire peut-être euh sallalahu alayhi wa sallam tout ça aussi ça fait pas partie de la sunna la sunna au sujet des sahaba c'est de dire radiallahu anhum hein donc, on dit pas karama allah on, on dit radiallahu anhu à propos de ali radiallahu anhum. donc euh, ce sont les 12 descendants de ali radiallahu anhum, et euh, les quatre derniers comme je mentionnais ce sont euh, les, les ou bien les cinq derniers ce ne sont, sont pas des gens connus pour leur ilm hein, ou quoi que ce soit ce sont des musulmans comme les autres hein, dans leur vie, n'étaient pas euh, connus comme étant des ulama ils n'avaient rien de particulier excepté qu'ils faisaient partie de la descendance euh, d'Ali de radiallahu adhi et en ce qui concerne le dernier Euh, celui qu'ils appellent Al Mahdi et eh bien bien entendu il, il n'a probablement même pas existé comme ça a été mentionné par plusieurs parmi les ulama ils disent qu'il n'a probablement même pas existé c'est une fable c'est un mythe ils disent qu'il est, il est né à, et à l'âge de 5 ans il est disparu et euh, il est en occultation il est caché jusqu'à la fin des temps il va revenir et ils l'attendent aujourd'hui euh, près d'une grotte hein, ils retournent là-bas à chaque fois pour attendre sa sortie et ils font des invocations pour qu'il qu'il sorte de de cette grotte là qu'ils appellent as-sardab donc on va parler de ça en détail inshallah le cheikh ibrahim ar-ruhaili il ya'taqidu ar-rafida anna al-imama ruknun 'azimun min arkan al-islam wa aslun arsilun min usul al-iman wa iman al illa bi'tiqadiha wa yuqbalu minhu 'amalun illa bi tahqiqiha al-kulayni An-Nabi Ja'far annahu qala bunya al-Islam ala khamsa ala khamsati ashya' ala as-salat waz-zakat wal-hajj was-sawm wal-wilaya qala qala Zarara fa qultu wa ayyu shay' parmi les quatre livres de base les quatre fondements qu'ils ont il y a le livre qui s'appelle « Usul al-Kafi » écrit par Al-Kuleyni premièrement le Cheikh Ibrahim al-Rahili il dit que, la de hein, que dans la « Aqidah al-Rafidah » eux ils que la question de l'imam la question de qui est le dirigeant dans l'islam et qui est le successeur euh, après le prophète salallam, ça c'est un pilier parmi les grands piliers de l'islam Il considèrent que ça fait partie des cinq piliers de l'islam. Et que c'est un fondement parmi les fondements de la foi pour eux. Et que ta foi ne peut pas être complète excepté si tu crois en ce pilier-là et en ce principe-là dans, euh, dans la foi. Et qu'aucune de tes actions ne sera acceptée excepté si tu as euh, réalisé et compris et cru en ce pilier-là. Comme c'est rapporté, comme je disais, dans Roussoul al-Kafi, le volume 2 à la page 18, hein, écrit par Al-Kuleyni, il cite Abidjafar qui dit euh, l'islam est basé sur cinq choses la salat la zakat, le hajj le jeûne et la wilaya hein? et zirara ou bien zarara, il demande euh, et lequel de ceux-là ceux est meilleur, il répond que c'est la wilaya hein? le fait, fait d'être le dirigeant ou d de croire hein? Hein? le fait que le dirigeant après عند موت النبي محمد الله عليه وسلم سي علي رضي الله عنه و يقول هاشم البحراني فبحسب فبحسب الاخبار في أن الولايه أي الإقرار بنبوه النبي صلى الله عليه وسلم وامامه الائمه والتزام حبهم وبغض اعدائهم ومخالفيهم أصل الايمان مع توحيد الله بحيث لا يصح الدين الا بذلك كله Donc, euh, un de leurs chouyours, un de leurs savants qui s'appelait Hashem al-Bahrani on a parlé la dernière fois il dit, euh, selon les narrations qui ont été transmises euh, il faut comprendre que la walaya le fait de croire que euh, de croire en la prophétie du prophète Muhammad sallallahu alaihi wa sallam est dans la dirigence des imams et d'aimer et, et de les aimer et de détester leurs ennemis et ceux qui s'opposent à eux c'est un des fondements de la foi avec le tawhid d'Allah de manière à ce que rien n'a de valeur ou n'est correct dans la religion excepté s'il a cru en tout cela cest à qu'il a cru en la wilayah et que c'est la cause pour laquelle le monde entier a été créé et c'est pour cette et pour et c'est pour cela que euh, les, la charge, le, le verdict le verdict ou le jugement dans la charia a été révélé également c'est-à-dire les ordres et les obligations et les interdictions et c'est une condition dans l'accès pour que nos actions soient acceptées Donc pour eux si tu crois pas en la walaya et tu crois pas que euh, les, les, les descendants de Ali c'est eux les, les, les, les dirigeants après la mort du prophète sallallahu alayhi alors tes actions ne sont pas valables pour eux c'est le même degré que le tawhid hein Et, euh, ça c'est rapporté dans Muqaddimat al-Burhan fi Tafsir al-Quran à la page 19 ensuite il dit wa qala al-Majlisi wala rayba anna al-wilaya ou واعتقاد والاعتقاد بإمامة الأئمة عليهم السلام ولإذعان لهم من جملة أصول الدين وأفضل من جميع الأعمال البدنية لأنها مفاتيحنا دونك كيسكيل دي فميما المجلسي صوصي محمد باقر المجلسي كي مور 100 et qui a écrit beaucoup de livres et al-hur al-amili alors savant il dit à son sujet alim Euh, Al-Hur, Al-Am, il dit dans son livre Amal al-Amal, au volume 2 à la page 248 à propos de ce Majlisi que c'était un grand savant et il énumère tous ces, hein, ces des, des, des titres des, des, des éloges à son sujet donc pour dire que chez les Shia, c'est quelqu'un qui est reconnu hein? Et, et donc il dit Al-Majlisi a dit il n'y a pas de doute que la question de la Walaya de, de croire en Euh, le fait que qu'Ali c'est le successeur du prophète Muhammad, et que ses descendants aussi sont les imams après lui et de croire en, euh, en eux et il dit à leur sujet et ça on sait que c'est pas à Sunna de dire ça au sujet euh, des euh, des sahabas ou bien des des ulamas de l'islam les sahabas ont dit et les imams ou les ulamas de l'islam ont dit à leur sujet, « Rahimahumullah, que Allah leur fasse miséricorde. » Tandis que euh, les chi'a, eux, ils élèvent leurs imams au niveau plus haut que des prophètes. Et ça, on va le lire et on va mentionner des exemples à ce sujet-là. Donc, il dit, « De croire que ce sont eux les imams et de se soumettre à eux, ça fait partie de, de, de, de, de, de l'ensemble des fondements de, de la religion. » Il dit ensuite Et c'est meilleur de croire en eux C'est mieux que tous les actes Que tu peux faire avec ton corps Les pratiques corporelles que tu peux pratiquer Pourquoi? Parce que c'est leur clé Il dit que Croire en eux C'est la clé des autres Des autres bonnes œuvres, Des actes que tu peux faire avec ton corps Comme la salat, le hajj, la sakat hein? Et, et le jeûne et les autres actes donc pour eux c'est la base si tu n'as pas cru en ça tes actions ne sont pas valables ça c'est tiré du livre Mir'at al volume 7 à la page 102 وَيَقُولُ الْمُذَفَّرُ وَهُوَ مِنْ عُلَمَائِهِمُ الْمُعَصِّرِينَ نَعْتَقِدُوا أَنَّ الْإِمَامَ أَصْلٌ مِنْ أُسُولِ الدِّينِ وَلَا يَتِمُوا الْإِيمَانِ إِلَّا بِلْإِعْتِقَادِ بِهَا ولا يجوث فيها تقليد الآباء والأهل والمربين مهما عظم أو مهما بل يجب النظر فيها يجب النظر فيها كما يجب النظر في التوحيد والنبوة لذلك لأعيد لك شيء يجب المظفر سنسي محمد رضا المظفر qui fait partie de leur savant contemporain qui est mort en 1383 qui a pas trop longtemps euh, et il y des euh, y a, parmi leurs choueurs il y en a qui ont euh, fait des ouvrages à ce sujet comme Arar Barzak At-Tahrani euh, il dit de lui que c'est un grand savant euh, et cetera et il dit wa euh, adib ma'ruf min afadil ahlil ilm ashraf ahlil fadl wal adab Lahu siratayibah min yawmihi Nukaba al-Bachar Filqarn al-Rabi'achar Écrit euh, par ce, euh, Donc ça c'est les éloges qui sont tirés de ce livre Nukaba al-Bachar Filqarn al-Rabi'achar Volume 2 à la page 772 et 773 Donc ça c'est pour dire qui était cet individu Mohamed ibn Rida al-Muzaffar Un de leurs chouyurs contemporains Il dit nous croyons que l'imama c'est comme j'ai dit pour eux ils disent que nous croyons na'taqidu anna al donc c'est ça ils disent que croit que la, la question de la, imam, de, de la du, du fait que Ali c'est l'imam après le prophète sallam et que ses descendants ils disent on croit que ça c'est un fondement parmi les fondements de l'islam de la religion et la foi de quelqu'un ne peut être complète que s'il a cru en ça et il n'est pas permis de suivre aveuglément les parents euh, et les éducateurs dans cette question, peu importe la grandeur, leur grandeur ou le respect qu'on a pour eux ils disent que non, au contraire c'est obligatoire d'avoir euh, d'avoir recours à l'observation et, et la réflexion pour arriver à être convaincus de leur, euh, leur imam, du fait que ce sont eux les dirigeants, de la même manière qu'il est obligatoire d'utiliser cette, cette euh, méthode d'analyse et de réflexion et de d'observation en ce qui concerne le Tawhid et An-Nuboua et ça, ça fait partie des des questions sur lesquelles euh, discutent souvent les gens de kalam, et les philosophes, ce qui se base sur l'ilm et le kalam. Quand ils parlent du tawhid, ils disent que la première obligation, ce n'est pas de, de, de croire, mais c'est d'observer et de méditer. Donc, il souvent, il y en a même parmi eux qui disent qu'en premier tout, il faut douter, puis après, il faut euh, prouver notre foi par la, par la raison, par la logique. Donc ici ils sont en train d'utiliser la même méthode que les ulama de kalam et ils, ils sont en train de dire que tu as pas le droit de de, de de dire que tu crois en ces imams euh, en ces imams aveuglément ou parce que tes parents ont cru en ces imams là mais tu dois tu dois y arriver euh, à cette conviction là par la raison et que tu dois l'affirmer par l'observation et la réflexion comme pour le tawhid chez les gens de Calab et la prophétie également. Donc ça c'est pour montrer que ces gens-là, en fait, même dans leur, même dans leur principe d'égarement qu'ils ont innové, ils se basent sur d'autres égarés ou ils suivent d'autres égarés qui ont établi d'autres principes de fondement aussi et ils utilisent ces fondements-là pour justifier, pour arriver à justifier ou à être convaincus de leurs fondements à eux. Hein? Il fait de croire en... Euh, qu'il faut utiliser la méthode de kalam, ou de réflexion ou de nazar pour arriver à la, à la conviction dans leur foi en Allah subhanahu wa ta'ala comme si euh, quand on parle du tawhid nous on sait en tant que musulman en tant que salafis sur, la, sur le coran et sur la sunna que la foi en Allah subhanahu wa ta'ala c'est quelque chose qui fait partie de la fitra, c'est quelque chose qui est euh, instinctif qui fait partie de de ce que Allah a mis dans le cœur de chacun d'entre nous. Hein? Et donc, euh, personne ne peut le nier. Hein? Donc, on n'a pas besoin, de, de soi-disant, de faire des, euh, des doutes avant de croire ou d'arriver à cette conviction-là par une soi-disant euh, observation rationnelle ou des choses de ce genre. Hein? Ça, c'est euh, des conditions qui ont été établies par des gens هيse base pas sur le quran et la sunna pour etablir ces conditions là le cheikh il dit wala yaktasir rafida biidafat hadhihi alqadasa alshar'iyya ala aqidat alimama fi dinihim hatta ja'aluha bi manzilati altawhid wa فجعلوها ضرورة كونية لثبات الأرض وأن الأرض لو بقيت بغير إيمان, بغير إيمان لمادت وساخت بأهلها ويوضح ذلك جملة من الروايات أوردها السفار في كتابه بصائر الدرجات في باب المستقل بعنوان باب أن الأرض لا تبقى donc less dit que les n'était pas suffisant pour eux de rajouter à cette croyance de, hein, à l'imaam à la notion de imam ce n'était pas suffisant pour eux de rajouter à cette croyance une, une euh, quelque chose de, de qui a un lien avec la charia dedans et quelque chose de sain par rapport au fait que ça vient de la charia donc ils ont attribué cette croyance à la charia et ça c'était pas suffisant pour eux de faire ça le fait qu'ils ont rajouté ça dans, dans leur religion et qu'ils ont fait de cette croyance quelque chose qui est au même degré que le tawhi et que ils ont fait en sorte que pour eux c'est quelque chose qui est le centre de la foi et une condition, comme on a dit tout à l'heure, pour que les œuvres nos œuvres soient acceptées Donc, ils sont' à, il y a, pas ça, tout ça c'était pas suffisant pour eux et il a fallu en plus qu'ils aillent plus loin que ça, dans leurs exagérations au sujet de la position et de la place que possèdent leurs imams ils ont en plus de ça euh, fait de cette croyance une nécessité universelle pour que la terre puisse évoluer euh, exister et continuer à être stable et ils prétendent que si la terre reste hein, sans imam et eh bien ils prétendent que la, la terre va s'engloutir avec ses habitants et parmi ce qui euh, clarifie justement cette idée là qu'ils ont c'est l'exemple des narrations qui sont rapportées de la part d'un de leurs savants qui s'appelle As-Safar dans son livre Basa et Ruddarajat il a fait dans son livre un chapitre euh, séparé qui s'intitule que la, le, le chapitre qui montre que la terre ne peut rester sans un imam présent et que si elle restait sans imam, elle serait engloutie la terre serait engloutie donc c'est pour dire que pour eux l'idée que l'idée euh, que euh, le monde existe C'est uniquement à la présence d'un imam. S'il n'y a pas d'imam, si le monde resterait sans, sans un imam, il ne peut pas demeurer stable. C'est comme si l'univers a besoin d'un imam pour continuer à fonctionner. Ça, c'est leur aqida. Et je sais pas, si vous avez écouté l'écho qu'on a fait sur la, la croyance des, des, des soufias, la réalité du soufisme, on a expliqué la croyance que les soufias ont, envers leurs, leurs awliya, envers leurs saints et ils ont ce qu'ils appellent Al hein, celui qu'ils appellent celui qu'ils appellent et ils croient qu'il y a des hommes qu'ils appellent Ghaib, hein, qui contrôlent le monde hein, et qui gèrent le monde et donc euh, pour eux c'est pas Allah qui contrôle l'univers mais c'est cet homme là et bien bon, pour les shi'as c'est la même chose c'est le, leur imam qui gère le monde et qui contrôle l'univers. Et c'est euh, l'imam actuel, pour eux, c'est l'imam Mahdi qui est invisible. C'est lui, pour eux, qui gère le monde. Et on va montrer euh, des exemples de ces paroles-là qu'ils ont dit au sujet du fait que le monde ne peut exister euh, sans la présence d'un imam. Et en passant, euh, c'est pour vous dire que Euh, c'est sûr que, de un, c'est sûr qu'il y a des liens entre les Shia et les Soufiyas. Déjà, le soufisme, il vient à la base de la région, de la même région d'où la religion des Shia a débuté. Et il y a un lien très intime entre les Shia et les Soufiyas, puisqu'ils ont la même origine et dans leur croyances, il y a des grandes ressemblances aussi quand vous regardez la croyance des chi'as par rapport à leurs imams et la croyance des soufis envers leur awliya et envers leurs chuyour donc ça vous allez voir à travers les exemples qu'on va mentionner ensuite euh, un autre point que je voulais dire c'est que c'est vrai que euh, et même on retrouve dans les livres d'Ahl Sunna le fait que Euh, les ulama ils clarifient que pour que le monde fonctionne correctement il faut qu'il y ait un dirigeant hein? ça c'est pour qu'il y ait de l'ordre dans les affaires et dans la gestion des, des choses de la dunia mais qu'est-ce que les chi'as sont en train de dire ici ça n'a rien à voir avec ça puisque premièrement la plupart de leurs imams n'ont jamais été réellement des dirigeants de, de, dans aucun des pays de, de l'islam et qu'il y en a le dernier d'entre eux soi-disant celui qu'il prétendait être le Mahdi, est, est disparu il y a de ça plus de 1200 ans. Hein, et il croit qu'il va réapparaître à la fin des temps. Il n'a jamais géré quoi que ce soit. Donc il ne parle pas le fait de gérer des aspects de la dunya pour organiser la vie des, des gens. Il parle de gérer le monde et de contrôler l'univers et d'ordonner la terre, des choses de ce genre Donc ça, il parle d'une puissance qui a rapport, ou d'un contrôle de l'univers de et des choses qui ont rapport avec le monde. Hein. Donc ça, c'est encore pire, c'est une, une forme de ruboubiya, une, une forme d'attributs divines qu'ils sont en train d'attribuer à leurs imams. D'où ils font le tashbih, c'est ainsi qu'ils font le tashbih, en attribuant à une créature des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. للشيخ ومما أورده تحت هذا الباب ما نسبوه إلى أبي جعفر أنه قال لو أن الإمام رفع من الأرض ساعة, ساعة لساخت بأهلها كما يموج البحر بأهله في <تصفيق> صورة بصائر الدرجات السفارة يقوم بقية 508 يعني إلا تخيبه أبي جعفر يقول si l'imam serait enlevé de la terre une seule une heure seulement le monde entier serait englouti comme les vagues de la mer qui, en, en, euh, qui engloutissent hein, les, ses habitants donc ça c'est une citation de ce, de, à ce sujet là wa an abi abdullah annahu su'ila atabqa al-ard imam qala law baqiyat bi ghayri imam la sahat Ça c'est à la page 508, euh, le même, le même euh, livre. Euh, on a posé la question et ils attribuent cette parole à Abu Dja'far, ja euh, c'est-à-dire euh, un de leurs imams encore. il lui attribue ces paroles-là. Est-ce que le monde peut rester sans un imam Et il répond en disant, euh, si le monde restait sans imam, il serait englouti. و انsuite il dit ويعتقد الرافضه ان لا امه بعد النبي صلى الله عليه وسلم 12 اماما اختارهم الله تعالى واصطفاهم للامامه وجاء في كتاب كشف الامه للاردلي او للاربيني نسبة, نسبه إلى الى علي نسبه الى رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعدي 12 أولهم أنت يا علي وآخرهم القائم الذي يفتح, أو يفتح على يديه مشارق الأرض ومغاربها وعن زرارة ابن أعين قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول نحن إثنى عشر إماما منهم حسن وحسين ثم الآئمة من ولد الحسين ذو كذكر رافض الكواه que les dirigeants et les imams après le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam sont de douze, que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi lui-même pour être les dirigeants et les successeurs du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Comme c'est mentionné dans le livre qui s'intitule « Kachfal Rumma » écrit par Al-Irbili -Al -Al Ali ibn Isa Al-Irbili qui est mort en 693. Et c'est un de leurs plus grands parmi leurs savants, comme c'est écrit dans le livre d'Al-Majlisi, dans Bihara à la Noire, à la page 145, écrit par Al-Majlisi, oui, comme j'ai dit. Donc, il dit, cette irbili, il, il attribue une parole à Ali, et il, dit que, il a dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Les imams, après moi, sont de douze ». « Toi, O oh, oh, Ali, tu es le premier d'entre eux. Et le dernier d'entre eux, c'est celui euh, qui va conquérir... Euh, c'est celui par la main de qui l'Est le le, et l'Ouest de la Terre seront conqués. conquis. » Il va conquérir l'Est, l'Orient et l'Occident. Le monde entier, pour voulant dire, c'est ça. Donc ça, c'est écrit dans Keshfel Rommah, volume 2, à la page 507. Il dit également, selon... Zerara ibn A'yur qu'il a entendu Abba Ja'far et il disent à son sujet alayhi comme j'ai dit ça c'est pas euh, la sunna de dire alayhi pour autre que les prophètes il disait nous 12 c'est les chiites ah, donc ils disent ça hein, dans, dans leur livre il dit on est 12 imams parmi eux il y a Hassan et Hussein puis les autres imams par la suite qui sont les descendants ou les enfants d'Al-Hussein. Ça c'est dans Al-Khissar, Al-Khissal les Sadduq. Écrit dans un livre qui s'appelle Al-Khissal écrit par Al-Sadduq. On a parlé de lui dans l'écho dernier. C'est à la page 478. Il dit «Wayaz'umurrafidha anna imamata ha'ula bin nas alayhim minallah » wan anna an-nabiy sallallahu donc il dit que les rafida ils prétendent que les, les, ces imams là les douze imams soit disant sont établis selon des textes dans un, un texte révélé de la part d'Allah subhanahu wa et que le prophète Muhammad sallam est monté aux cieux cent vingt fois et à chaque fois qu'il est monté on lui, on lui a euh, yani ordonné de prendre Ali comme successeur et, et dirigeant par la suite et il mentionne ça c'est mentionné dans leur livre comme Basair al-Darajat selon Abiy Abdelilah il dit déjà a fait kitab Basair al-Darajat an Abiy Abdelilah anna huqal عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء مئة وعشرين مرة ما من مرة إلا وقد أوصى الله النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الله النبي صلى الله عليه وسلم بولاية علي والأئمة من بعده أكثر مما أوصاه بالفرائض نسي نسي نيدا بصائر الدرجة لبشكة Il dit, selon Abbé Abdillah, que, on a, que le prophète est monté au cieux plus de 120 fois. Il est monté au cieux. à chaque fois, il n'y a pas une fois où il est monté que Allah lui a commandé de prendre Ali comme Wali, comme successeur. Et les imams qui après lui également. Et il lui a ordonné de ça, il lui a commandé ça, plus que ce qu'il lui a commandé des autres obligations ou des obligations de la religion les choses obligatoires de la religion donc en voulant dire 120 fois il lui a dit il lui a ordonné qu'est-ce qu'il avait rapport avec la wilaya de Ali et des imams après lui plus même que les, ordon, les ordonnances de la religion ça c'est des mensonges de la part des rafs sont اللي بالغه مانتير كم اللي ائمه الاسلام لو منشنيه في ريف الشيخ ديوال الرافضه في الائمه غلول يفوت الوصف ويتجاوز كل حد في صوره في صور متعدده وامثله وامثله متنوعه تمجها النفوس وتاباها العقول والفطره السليمة السليمه وتعارضها النصوص الشرعيه fa donc le cheikh il également les rafida ils ont au sujet de leurs imam des descriptions qui dépassent toute forme toutes les, les exemples d'exagération que vous pouvez imaginer hein? et Ça dépasse, toutes, ça dépasse toutes les limites. Et il y a beaucoup d'exemples de ça. Hein? Les exemples sont nombreux et divers. Hein? Et quand on entend ces, ces descriptions-là, c'est quelque chose que nos, cœurs, nos, nos âmes rejettent. Et la raison, elle rejette également. De même que la fitra aussi. C'est quelque chose qui est également en opposition. Ces descriptions-là sont également en opposition avec la révélation et les textes de la charia. Less ils donnent des exemples de ça. Par, parmi les exemples qu'il mentionnent, c'est que les, euh, les Ra bas donnent à leurs imams des, des caractéristiques et des attributs d'Allah dans euh, dans la, la roubia et, et ils les font sortir de leur nature humaine vers, la, vers un degré du, vers le degré du maître de l'univers et de la création. Donc ils donnent à la créature des attributs divines. Hein? Donc, pour eux, les, les douze imams sont des semi-divinités. Et on va mentionner des exemples que le sheikh il a cité ici, et on va en mentionner d'autres également, tirés d'autres livres aussi. Et vous allez voir que c'est des choses que la plupart des musulmans aujourd'hui, parmi les gens d'Ahl-Sunnah, ils ne sont même pas au courant de ça, ou bien euh, ils ignorent ces croyances-là à propos des rafidats. et ne savent pas que les rafidats croient en ces choses-là, il yani et s'ils le savaient bien entendu ils ne seraient pas en train de les défendre et euh, de les supporter de la manière qu'ils sont en train de le faire lorsqu'on lorsqu les entend aujourd'hui certains ignorants parmi les musulmans d'ahles sunnah qui euh, font des éloges ou bien qui défendent euh, Hezbollah le, le parti de euh, yani Hezbollah parce qu'ils prétendent qu'ils sont le parti d'Allah au Liban Bien entendu, ils n'ont rien à voir avec le parti d'Allah. Ils sont plutôt le parti de Shaitan. Et c'est pour ça les ulama les appellent Hezbollah. En voulant dit qu'ils adorent Allah. L'idole que les Qurayshs adoraient. Ils n'adorent pas Allah. Wa ils sont pas le parti d'Allah. Et euh, leur, euh, leur sheikhs aussi. J'ai comment ils l'appellent. En tout cas, et il y a beaucoup d'autres également des, des, des exemples de ça que ce soit euh, au Liban, que ce soit actuellement au Yémen, hein, al Houthis et les Houthis qui sont en train de combattre les musulmans d'Ahl Sunna là-bas au Yémen en ce moment, et, euh, et allez, les shi'a de l'Afghanistan ou les shi'a d'ailleurs, c'est partout la même chose. Taki jiwa ja'a fi basair al-darajat fi ma nasabuhu ila Ali radiyallahu anhu annahu qala ana aynullah wa ana yadullah wa ana jambullah wa ana babullah il, il ma siyad dans le livre basair al-darajat a la page 81 une parole qu'ils ont attribué à Ali radiyallahu anhu dit je suis l'œil d'Allah je suis la main d'Allah je suis le côté d'Allah et je suis la porte d'Allah Allah musta et il dit dans une autre narration hein que Ali a dit Voilà des exemples clairs de tashbih hein de faire ressembler Allah à sa créature. Il l'attribue à Ali, anh, les paroles suivantes je suis la science d'Allah je suis le cœur d'Allah prés éveillé je suis euh, la langue d'Allah qui parle l'œil d'Allah qui regarde je suis le côté d'Allah et je suis la main d'Allah encore dans le même livre Masah Erad Darajat à la page 81 et dans le kitab l'ilm al-yakim l'ad de la chibre la chibre qui est mort hein, 1242, un parmi les grands chiyouk des rafidah et euh, Il parle de lui, il fait des élages à son sujet. Dans, dans l'introduction du livre, le kitab Haqq al-Yakim, il dit Donc c'était, pour eux c'était un, une personnalité hors de l'ordinaire. Donc c'était, pour eux c'était une personnalité hors de l'ordinaire. I donc, il, il cite cette parole qu'ils ont attribuée à Ibn Abbas. Et, il, et, et le sheikh, il dit, il est innocent de cette parole. Il lui attribue la parole suivante. Inna Allah ta'ala yawm al qiyama yuveli muhammadan chisaban nabiyin wa yuveli aliyan chisaban khalq ajma'in. Ça, c'est mentionné dans dans le livre qui s'intitule « Ilm al-Yakine fi Usul al-Din » euh, au volume 2, à la page 605. Ils attribuent à Abdullah ibn Abbas le fait qu'il qu ait dit, et tout, bien entendu ce n'est pas vrai, mais ils disent que à, Abdullah ibn Abbas a dit qu'Allah, au jour de la résurrection, va donner au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la, euh, la charge de juger les prophètes, et il va remettre à Ali... Hein, le jugement de, la, de toute la création c'est Ali qui va se charger de juger toute la création on a l'impression d'entendre les paroles des chrétiens au sujet de Isa a. donc c'est comme s'ils sont en train de commettre le même extrémisme au sujet de, de Ali que les chrétiens ont fait au sujet de Isa a. ensuite اذي و رواى سليم ابن قيس افتراء, افتراء على الله رضي على الله سبحانه وتعالى او افتراءا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي يا علي انت مني وأنا منك صيت لحمك بلحمي ودمك بدم من جحدك أو من جحد ولايتك جحد الله رموبيته يا علي أنت علم الله بعدي الأكبر في الأرض وأنت الركن الأكبر في القيامة فمن استظل بفيئك, بفيئك كان فائزا لأن حساب الخلائق إليك ومآبهم, ومآبهم إليك والميزان ميزانك والصراط صراطك والموقف موقفك والموقف موقفك والحساب حسابك. فمن راكنا إليك نجا ومن خالفك ومن خالفك وهلك اللهم اشهد اللهم اشهد donc il mentionne dans le livre de السليم, قيس, à la page 244 et 245 des paroles attribuées mensongère faussement et de manière mensongère au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui aurait dit à Ali radiyallahu anhu Ô oh Ali, tu es de moi et je suis de toi. Je suis Ta chair et mélangée à ma chair et ton sang est mélangé à mon sang. Celui qui, qui nie ta euh, succession après moi, et ta, que c'est toi le dirigeant après moi, il a nié à Allah sa souveraineté. Ô oh Ali Tu es la science d'Allah après moi la plus grande sur la terre et tu es le pilier le plus grand au jour de la résurrection donc celui qui euh, qui s'est mis sous ton il il sera, euh, il sera euh, parmi les les gagnts ceux qui auront gagné ce jour là parce que c'est à toi qui est remis le jugement de toutes les créatures et c'est à toi que revient leur sort et la balance, et la, la balance ce jour-là, c'est ta balance Et le chemin, ou le, le pont, qui est sur l'enfer, c'est ton pont Et euh, la, le, le lieu de rassemblement, où les gens se tiendront ce jour-là, c'est ton, ton lieu de rassemblement Et le jugement, ce jour-là, c'est ton jugement Donc celui qui s'est appuyé sur toi, il, il sera sauvé Et celui qui s'est rallié avec toi, il sera sauvé celui qui t'a contredit qui t'a opposé alors il va pérer hein, et il va euh, tomber dans l'enfer oh Allah soit témoin oh Allah soit témoin c'est des exemples des paroles qu'ils qu attribuent au prophète euh, donc ça c'est des exemples maintenant je vais citer des paroles euh, d'un autre livre qui s'intitule حَتَّى لَا نَنْخَدِعَ حَقِقَةُ الشِّعَةِ I mean, pour que on ne soit pas trompé la réalité des chi'a écrit par Abdullah Al-Moussili ça c'est un livre écrit par Abdullah Al-Moussili un des qui, je pense soit que c'était un chi'a qui s'est reparti hein, qui est revenu à la sunna ou bien c'était un des ulamas -Sunna qui a écrit un livre pour réfuter les chien un des deux mais je suis pas certain on l' là mais de toute façon c'est un livre qui mentionne les paroles des chien dans leur livre à eux et l'exagération qu'ils ont au sujet de l' de leur de leurs imams donc je veux juste citer quelques exemples de ce livre également pour vous faire pour vous faire comprendre l'extrémisme des Rafidah au sujet de leurs imams ils croient que leurs imams sont plus euh, sont plus grands et euh, plus meilleurs que les prophètes hein? que les douze imams qu'ils ont sont meilleurs que les prophètes alayhimussalatu wassalam ils disent le sheikh Abdullah al-Muslim dit, la yanzuruna ila ahli al-bayt radiyallahu anhum kama nanzuru ilayhim nahnu ahli al-sunna fa ahli al-bayt al ladhina يدعون إلى اتباعهم هم الأئمة الفن عشرية حيث يفضلونهم على الأنبياء نعم يفضلونهم على الأنبياء عليهم السلام يقول أحد مشيخهم وهو السيد أمير محمد الكاظمي القزويني في كتابه الشيعة في عقائدهم وأحكامهم الطبع صفعة 73 il dit les gens des rafida ils préfèrent les 12 imams aux prophètes aux prophètes et donc ils disent que les rafida ils ne regardent pas la famille du Prophète Mohammed sallallahu alaihi wasallam de la même manière que nous, on les considère. Hein, on les respecte, on les aime, mais on ne va pas dans l'exagération et dans l'extrémisme. Pour eux, hein, les gens de la famille du prophète Muhammad sallam, et ceux qui nous invitent à suivre, ce sont les douze imams, les douze Ali et ses descendants. Hein, Ali, Al-Hassan et euh, Al-Hussein, Al et, Al et les descendants de Hussein par la suite. Jusqu'au jusqu soi-disant douzième Imam Mahdi caché. Et il les considère meilleurs que les prophètes. Il dit oui, il les considère meilleurs que les prophètes d'Allah. A.S. Un de leurs chouyours qui s'appelle Sayyid Amir Mohamed Al-Kazwini al Al-Kazwini Il dit dans son livre qui s'intitule « Leurs croyances et leurs règles, leurs principes » à la page 73 de la deuxième édition et les imam de la maison du prophète mohammed sallallahu alayhi wasallam de la famille du prophète sallallahu alayhi wasallam sont meilleurs que les prophètes et yaqou wa yaqul ayatul la sayyid abd al abd al hussein d'astareeb wa huwa ahad a'wan al khumayn fi kitabihi al yaqin page 46 tab'at dar al ta'aruf beirut libnan 1989 ميلادي إذن أمتنا الاثنى عشر عليهم السلام أفضل من جميع الأنبياء باستثناء خاتم الأنبياء ولعل أحد أسباب ذلك هو أن اليقين لديهم أكثر عندهم أشياء كي سألت الله سيد عبد الحسين أو غدت خوف سوفادينا وكامسادا لنودي الشيعة le serviteur ou l'esclave de Al-Hussein Abd al-Hussein, Abd ali ils il il, il utilisent le terme Abd devant des créatures alors que ça ne s'est pas permis de s'appeler Abd excepté d'Allah donc euh, Abd al-Hussein il s'appelle euh, Destarib euh, des c'est un, des, euh, un des gens qui étaient parmi les les, euh, les gens qui aidaient Al-Khomeini il a écrit un livre qui s'appelle Al-Yakine et à la page 46 de ce livre qui est publié dans Dar al-Ta'aruf euh, à Beyrouth au Liban en l'an 1989 il dit et nos imams les, nos douze imams sont meilleurs que tous les prophètes excepté le dernier des prophètes sallallahu alayhi wa sallam et probablement qu'une des raisons pour ça c'est que leur, leur certitude leur certitude ومثلهما الخميني في كتابه الحكومات الإسلامية صفحة 52 منشورات المكتبة الإسلامية الكبرى حيث يعتقد أن لهم قاما لا يصله ملك مقرب ولا نبي مرسل وقد نقل عبارته, عبارته غير واحد من كتب كتاب مفكر أهل السنة وقبل هؤلاء شيخهم محمد بن علي ابن الحسين القمي الملقب عندهم بالصدوق في كتاب عيون اخبار الرضا وشيخهم محمد بن الحسن الحر العاملي في كتاب فصول الفصول المهمة وهذا نص كلام الخميني فإن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافه تكوينيه تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون وان من ضروريات مذهبنا ان لائمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل دونك يدي سي كوم لي دو بريسيدان لي لور اون دو لور شوور كي سابيل ال روميني سولي كي لا ريفولوشن دي رافيدا Il a écrit dans son livre euh, « Le gouvernement islamique al-Hukouma al-Islamiyya » à la page 52, euh, qui est publié par Maktabat al-Islamiyya al-Kubra. Euh, il, il, il mentionne qu'il croit que les imams, leurs douze imams, ont un statut que nul ne peut atteindre. Même même, les, euh, même un ange rapproché ou un prophète envoyé ne peut atteindre ce statut que possèdent les douze imams. Et ça, ça a été, euh, ça a été euh, cité, cette parole-là a été citée par de nombreux écrivains et de nombreux penseurs parmi les ulamas de la sunna. Et avant cela, leur sheikh, avant, avant ces trois-là, il y avait un de leurs chouyours, euh, Mohamed ibn Ali, euh, ibn al-Hussein al-Qummi, qui s'appelle al-Saduq, dont on a cité plusieurs citations déjà, dans son livre, « Ayoun al-Akhbar » Iyoun euh, al-Akhbara al-Reda i l'eux-chèque également Mohamed ibn al-Hassan al-Hur al-Amili dans son livre Fusoul al-Muhimma également il a mentionné ces paroles-là. Et ça c'est un des textes ça le texte, ou la citation exacte des paroles de l'imam al-Khomeini dans son livre. Il dit que les imams ont un statut de gloire hein, et un degré hein, très élevé degrés très noble hein, honorable et ils ont un, une gérance une vice-gérance sur un, les sur l'univers taqwinia une une, une, une vice-gérance ou bien disons un khilafa on l'appelle dans toute la création sur toute la création devant lequel se s'humilient devant l'autorité de laquelle s'humilient, et ils ont le contrôle sur toutes les atomes de cet univers c'est ce qu'ils croient ils disent, tous les atomes de cet univers se soumettent et s'humilient devant leur pouvoir et devant leur contrôle et ils disent que parmi les, les choses essentielles de notre, de notre croyance de notre voix de notre école c'est que nos imams ont un degré qu'aucun ange et qu'aucun qu ange rapproché et qu'aucun prophète envoyé ne peut atteindre ça c'est ses paroles à lui telles qu'elles soi-disant l'imam promet hein, que certains parmi les irouanes ont, ont élevé hein, certains parmi les irouanes l'ont même contacté au moment où il avait fait sa révolution euh, soi-disant Islamique, mais en réalité qu'on doit appeler une révolution chiite, Rafidit, hein, ils l'ont contacté pour lui donner, pour lui de, demander de, de, de lui donner l'abeille. Ils voulaient lui, donner, lui, lui offrir leur allégeance. Hein. Et parmi eux, il y en a de nombreux. Hein. Quand on cite leur nom, certains d'entre vous seraient peut-être étonnés de savoir que ces gens-là ont écrit des lettres pareilles pour lui faire des éloges et pour le remercier et quand à l'époque de la révolution en 79 lorsque les ulama d'ahle sunna hein, les ulama et les shayour salafis dans le monde ont commencé à réfuter les égaments et les croyances de, de koufres et de shirk et de bid'a des rafidah tous les ikhwan commençaient à accuser ces ulama à d'être des traîtres, des hypocrites parce qu'ils critiquaient hein, parce qu'ils critiquait les les chiars rafidah et ils prétendait que c'était des, des traîtres et que c'était des, des gens qui travaillaient pour l'occident pour l'impérialisme toutes sortes de fausses accusations comme ils le à l'époque et ils le font encore aujourd'hui parce que ils, les ulama montraient leurs égards يقول نعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية الجزء الأول صفحة عشرين وإحدى وعشرين مبينا رأي الإمامية في المفاضلة بين الأنبياء والآئمة اعلم أنه لا خلاف بين أصحاب رضوان الله عليهم في أشرفية نبينا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء عليه السلام للاخبار المتواترة وإنما الخلاف بينهم في أفضلية أمير المؤمنين والأئمة الطاهرين عليه السلام على الأنبياء ما عدا جدهم فذهب جماعة إلى أنهم أفضلوا من باقي الأنبياء وما خلا ما خلا qul al-azmi fa innahum afdal min al-a'immah alayhi wa salam wa ba'dhum ila al-musawa wa akthar al-muta'akhirin ila afdhaliyyat al-a'immah alayhi wa salam ala ul al-azmi wa ghayrihim wa les paroles de Ni'matullah al-Dzayeri un, ah, un de chi'a un de imams parmi les chi'a ah, dans son livre Al-Nawar al-Nu'maniyya volume 1 à la page 20 et 21 Il explique l'opinion des chiites rafida imamiyya euh, au sujet de croire que les prophètes sont meilleurs que, euh, que les imams sont meilleurs que les prophètes hein? qui est meilleur est-ce que les prophètes ou les, les imams des rafida et il dit hein, ce, ce, ce criminel sachez qu'il n'y a pas de, de divergence entre nos compagnons il dit qu'Allah soit satisfait d'eux et euh, Allah il dit qu'il n'y a pas de divergence sur le fait que notre prophète Muhammad, est plus noble que tous les autres prophètes à cause des citations et des narrations qui sont en grand nombre à ce sujet là il dit la divergence entre eux est uniquement sur est-ce que Ali et les autres imams peurs sont meilleurs que des autres prophètes en dehors de, de, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou non Donc Ils disent qu'on est tous d'accord pour dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il est meilleur que les imams mais les autres prophètes est-ce que les imams sont meilleurs qu'eux Ils disent que c'est là-dessus qu'il y a une divergence Il dit qu'il y a un groupe parmi les chi'as qui ont dit que ils sont meilleurs que tous les prophètes, excepté les cinq grands prophètes. Nouh, euh, euh, Moussa, Isa, euh, Ibrahim, Moussa, Isa et Mohamed. Ça, ça. ça c'est les ulul, ulul Azim. Ils disent qu'il y a un groupe d'entre eux qui ont dit que ceux sont meilleurs que les imams. Un autre groupe, ils ont dit, non, ils sont égaux, égaux. Et, et, et la majorité de ceux qui sont venus plus tard, ils ont dit que, les, euh, que ils sont les imams sont meilleurs que les cinq plus grands prophètes et les autres prophètes également. Et il dit que c'est cette position-là qui est correcte. Wahu wa s'awar. Pour lui, c'est ça qui est vrai, que, les, que leurs imams sont meilleurs que les prophètes. وأيضا خاتمة المجتهدين عند الشيعة محمد باقر المجلسي في كتابه مرأة العقول الجزء الثاني الصفحة 290 باب الفرق بين الرسول والنبي والمحدث حيث قال إما أفضل وأشرف من جميع الأنبياء سوى نبينا صلوات الله عليه donc il cite hein, le dernier des moujtahidiens selon les shi'a qui s'appelle Mohamed al-Baqir al-Majlisi dont on a parlé tout à l'heure dans son livre Mir'at al-Ukul, le volume 2 à la page 290 hein, Bab dans le chapitre Al-Farq al euh, il dit dans ce livre que les imams sont meilleurs et plus nobles que tous les prophètes, sauf notre prophète, Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Et euh, donc ça, c'est leur aqide, c'est leur croyance. Et ça, ça ressemble beaucoup à la parole des soufias, qui prétendent que les awliya sont meilleurs que les que les ambiyya. Hein. Ils prétendent que les, les, les, les saints sont meilleurs que les prophètes. Hein et donc euh, on, on retrouve cette notion chez certains ordres comme Ibn Arabi par exemple qui disait qu'il était le dernier des saints et que c'était un statut qui était meilleur que le dernier des prophètes que le, le statut des prophètes. Donc ça c'est la même chose chez les Rafida on la même chose que chez les Soufis à ce sujet-là. Il dit wa amami al-kitab sirat al-mustaqim ila mustahaq taqdim ta'lif 'alamatuhum ومتكلمهم وشيخهم زين الدين أبي محمد ابن يونس العاملي النباطي البياضي صحها هو علق عليه محمد باقر البهبودي وقبل أن نوققك عزيزي القارئ على ما فيه من طمات ننقل لك مدح وسناء أحد مراجع الشيعة المعاصرين وهو آية الله أبو المعالي شهاب الدين الحسيني المرعشي النجفي على نباطي بترجمة سماها رياض الأفاحي في ترجمة العلامة البياضي وهي كمقدمة للكتاب يقول المرعشي ومن أحسن ما رأيته في هذا المضمار بحيث لا بعد في عده من النمط الأول والصف المقدم وهو كتاب صراط المستقيم إلى مستحق التقديم للعلامة البحاثة المتكلم النحرير الشيخ زين الدين أبي محمد علي بن يونس العامل النابط النباطي البياضي قدس الله لطيفة وأجزلة شريفة ولا عمري إنه الكتاب العجيب في موضوعه قال العلامة صاحب الروضات لم أرى بعد كتاب الشافي لسيدنا المرتضى المرتضى علم الهدى مثله بل راجح عليه لوجوهن شتى donc il dit j'ai دعوه un livre qui s'appelle السلطة المستقيم إلى مستحبق التقديم le droit chemin vers ce qui mérite d'être mis à l'avant Uh, C'est écrit par un de leurs chuyurs qui s'appelle uh, Zayd et Abu Muhammad Ali ibn Yunus al-Ammili. Al-Nabati uh, al al-Bayadi, qui a été corrigé et authentifié et comment, uh, avec des commentaires de Muhammad Baqir al-Bahboudi. Uh, al uh, il dit, avant de vous uh, lire les, les, les, les malheurs et les catastrophes qu'il y a dans ce livre, je vais vous citer les éloges et les glorifications d'une de leurs références parmi les chi'as d'aujourd'hui ou euh, contemporains qui s'appelle Ayatollah Al Al Al euh, qui fait des éloges de ce livre et de son auteur donc il mentionne les éloges de son auteur pour que les gens sachent que c'est pour eux quelqu'un de reconnu hein? donc il cite ces paroles il dit donc il dit il y en a certains parmi nos frères qui, qui ont un, un, des sentiments hein, et des rapprochements avec les shi'ah lorsque l'on dit à leur sujet que les rafidahs sont parmi les groupes le plus menteurs qui prétendent appartenir à l'islam Il se fâchent quand on leur dit ça alors que c'est la vérité hein? surtout parmi les Ikhwan ils les voyaient toujours en train de prendre la défense des Rafidah ils de disaient non, les Rafidah euh, ils sont bons, sont des musulmans ils sont corrects, c'est juste les extrémistes parmi eux qui ont ces croyances là non, ça c'est faux, ça c'est la croyance de la majorité des Rafidah, et de tous les Rafidah en fait c'est les fondements de la religion des Rafidah c'est pas les extrémistes d'entre eux, les Rafidah ce sont eux les extrémistes à la base déjà, hein avec les, euh, avec les, les autres bâtiniya et les autres chiites comme les ismailites, les durous et les, les nousayriye et les euh Karamita, Et les autres sectes dégammes parmi ces sectes qui sont en dehors de l'islam. Donc il dit yaqul euh, zal ça c'est il dit dans le, vol, euh, dans le volume 1 à la page 20 Uh, الطبعه الأولى المطبعة الحيدرية uh, نشر المكتبة المرتضوية لاحياء الآثار الجعفرية دونك سا نقل لي مالك دو س ليف il dit naqala l imam malik bin anas akhbaran jamma fi fadail ali wa kana yufaddiluhu ala ul alzm Euh, dont on a parlé depuis tout à l'heure Sérat al-Mustaqim euh, il dit dans ce livre que euh, l'imam Malik a dit a, a cité plusieurs narrations sur les mérites de Ali et il le préférait sur les grands prophètes parmi les cinq grands prophètes donc ça c'est un grand mensonge le sheikh il dit « Fahal kan Malik » ابن انس يفضل عليا على اولي العزم من الانبياء يا عباد الله يعني اسك الليمام مالك يفضل علي على لي لي الله دونك ثم يذكر تفضيل اكثر شيوخهم لعلي على اكثر اولي العزم من الانبياء فيقول واكثر واكثر على اولي العزم لعموم رئاسته وانتفاع جميع أهل الدنيا بخلافته et la plupart d'entre nous jours le préfère hein, devant, devant les grands, les cinq grands prophètes à cause de sa de sa, de sa, de sa, de sa gouvernance générale et du fait, du bienfait dont a profité tous les habitants de la, de la dounia euh, lors de son Khilafa, lorsqu'il a été Khalifa. وهل انتفع جميع أهل الدنيا من خلافة علي رضي الله عنه إنهم يتفقون على أن الأئمة أفضل من الأنبياء ما عدا أولي العزم فمنهم من يفضلهم ومنهم من يفضل الأنبياء من أولي العزم عليهم ورأي الأول عليه الكثيرون من علمائهم هذا بالنسبة لعصر زيد الدين النباطي أما اليوم fa yusarihuna bi anna al a'imma afdal min jami' al anbiya euh, ma'a est-ce que tous les habitants de la terre ont profité du khilafa de Ali il dit, ils sont d'accord pour dire que leurs imams sont meilleurs que les prophètes excepté les cinq plus grands. Et parmi, et parmi certains d'entre eux, il y en a qui les, qui les préfèrent, même sur ces cinq plus grands prophètes-là. Et ça, c'est une de leurs euh, positions. Euh, et il y avait pu, plusieurs d'entre les ulama qui avaient cette position-là à l'époque de Zayn al, de, al nabati dans son livre, hein, Sirat al-Mustaqim. Toutefois, aujourd'hui, ils disent clairement et explicitement que leurs imams sont meilleurs que tous les prophètes, excepté Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a mentionné déjà dans les citations précédentes, dans leurs paroles. Et euh, on ne doit pas prendre en considération ou calculer ceux qui nient cette euh, parole-là avec euh, par taqiyya, du fait qu'ils le cache hypocritement hein, pour se protéger des gens de l'Ahl-Sunnah. Euh, Ensuite, il y a beaucoup d'autres citations à ce sujet-là. donc euh, Ils disent par exemple... ويقول العامل النباطي العام في كتابه المذكور الجزء الأول صفحة 11 في مصاوة أمير المؤمنين لجماعة من النبيين فيقول موسى أحيى الله بدعائه قوما في قوله ثم بعثناكم من بعد موتكم وأحيى لعلي أهل الكهف wa rawa annahu ahya sam ibn nuh wa ahya lahu jumjumata al jalandi donc il dit euh, dans ce livre dans, dans 5, pour montrer l'égalité qui existe entre ali radhiyallahu anhu et un groupe des prophètes et les prophètes l'égalité qu'il y a entre lui et les prophètes il dit que Allah il mentionne l'exemple que le verset 56 dans surat al-Baqarah il dit puis on vous a fait revivre après votre mort il dit qu'Allah avait fait revivre des gens par le, par le dua de Moussa Allah a fait, a fait revivre des gens par le dua de Moussa dans cette parole, verset 56 dans surat al-Baqarah puis on vous a fait revivre après votre mort Puis, pour Ali, Allah a fait revivre les gens de la caverne. C'est ce qu'il dit. Pour, entre, pour faire l'égalité entre Moïse et Ali. Puis, euh, Allah a fait revivre pour Ali les gens de la caverne. Et on a mentionné également qu'il a fait revivre le fils de Nour, Sam. Et qu'il a fait également revivre le, le, le squelette de Al, -Jal Al jalendi le roi de l'Éthiopie. الجلندي انفك سبحان الله هذا سي الازامب اللي ماشنه pour montrer qu'il y a des egalites entre Ali et les autres prophètes اللهم استر ويقول البياض جزء الجزء الاول او نعم الجزء عليه سل، سلمت عليه سلمت, علي، سلمت عليه الحيتان الله امام الانس والجان Donc il dit et Ali les poissons l'ont salué et Allah a fait de lui l'imam des hommes et des djinns. Cheikh Izz al-Aqul l'aez annahu qabla qalil naqala ihya'ahu li-l-islam bi wa huwa la bi-sighat al al-ghulub wa ayatu Allah marashi la yuharrik sakarat فهو موافق للرجل ومجتهدهم في الشام محسن الأمين, محسن الأمين كما في صفحة تسعة من المقدمة يصف الكتاب والمؤلف قائلا أنه يدل على فضل مؤلفهم <تصفيق> donc il fait un petit commentaire ici donc qu'est-ce qu'on dit de la parole de celui qui prétend que les rafidats qui, sont, qui viennent à l'époque actuelle hein, qui sont venus plus tard sont moins extrémistes ou que leur, leur extrémisme a diminué à notre époque inna qa'ila hatha jahilun mutataffilun donc il dit celui-là il est ignorant hein, et enfantin hein. ou bien il connaît rien du tout de, de, de, de la réalité des chiars excepté la pleure l'apparence ou bien sinon il connaît rien du tout ça c'est la réalité donc euh, je pense que nous on va s'arrêter ici pour aujourd'hui avec les exemples qu'on a cités et On continuera à euh, la suite de ces exemples et de ces citations, des paroles des Shias au sujet de leur croyances en leurs imams et de leur extrémisme à ce sujet dans, euh, dans le cours précédent dans, dans le cours prochain. Donc, on était rendu... Donc, ça, c'est pour terminer donc le cours d'aujourd'hui par rapport à la croyance des rafidats, qu'est-ce qu'ils croient au sujet de leurs imams. Et ce n'est pas fini. Hein? On a plein d'autres exemples à mentionner et d'exemples d'exagération de, et d'extrémisme chez les rafidats au sujet de leurs imams. C'est des, des paroles et des citations étonnantes des, des choses qui n'ont aucun sens. Il y n'importe quel individu qui a un minimum de bon sens public. On ne peut jamais accepter quoi que ce soit de des, des croyances de ces gens-là à ce sujet. Et euh, beaucoup d'entre eux, ils cachent ces réalités-là, ils ne veulent pas les admettre devant les gens dahl Sunna, Mais les, parfois même, ils vont peut-être les nier devant les gens d'Ahl-Sunnah pour se cacher, pour se camoufler. Hein, parce qu'ils pratiquent la taqiyya c'est très important de comprendre ça et donc après avoir lu quelques, les exemples qu'on a lus aujourd'hui on comprend par la suite les formes d'extrémisme qu'ils font et de shirk qu'ils font aux tombes de leurs imams et aux tombes de leurs chouyours lorsque euh, ils vont les visiter ils leur font des pèlerinages et en fait ce shirk des tombes c'est les shi'as qui l'ont euh, inventé et qui qu l'ont euh, distribué par la suite et propagé dans le monde entier par la suite qu'ils l'ont transmis aux, aux soufias puis les soufias par la suite qu'ils l'ont transmis aux, dans le reste du monde parmi les musulmans de, qui, se, qui se disent être sur la sunna par la suite et qui suivent la voie des gens de Bid'a parmi les soufias ils contredisent la voie de la sunna en faisant des Bid'a et du shirk et ils se prétendent être des sunnites donc on va s'arrêter ici subhanakallah shadwal la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليه بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته